Fransız lokantası. Le bistro français. <gülüyor> <gülüyor> Fransızca Türkçe kültür mutfağından sohbetler. préparé et présenté par Alors, 3 4. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue au Bistrot Français, au Bistrot Français d'Istanbul. Baylar bayanlar, Francis de Cantesna, hoş geldiniz. Sortez. venez Ça allait pour moi, monsieur Septim Mais c'était pas mal, mon petit Roger. Mm -hmm. mmh, faut que je tombe. T'attends sur vous. Trois, quatre... Alors cette semaine, une émission un peu particulière, nous allons parler de musique et nous allons vous présenter quelques passages musicaux qui nous racontent la cuisine, les aliments en français ou en turc. <du> <'été> Daha önceki haftalarda hep bir konuğumuz oluyordu ama bu hafta dedik ki biz yiyecekleri e, filmlerde görüyoruz, e, kitaplarda görüyoruz ya da tablolarda görüyoruz. natürmort ya da sürrealist tablolarda görüyoruz e, ama bu sefer de biraz farklılık olsun dedik. Müzikle yiyecek arasındaki ilişkiyi anlatan dolayısıyla bunu, bu konuyu ön plana çıkartan bir program yaparak yeni sezon öncesinde ilk sezona böyle veda edelim dedik. La première entrée, c'est Stéphane Euracœurs. Merci Gökchen. Alors ce soir, pour cette édition un peu spéciale, cette édition euh, de mi-saison, avant de se lancer dans les, les mois à venir avec notre émission, euh, cette édition qui sera musicalement culinaire, je vais vous parler ce soir, en temps en entrée, euh, de la fête de la musique. Une fête française, oui, chaque année, le 21 juin au soir, la France entière célèbre la musique. Dans les rues, les places, les appartements, la musique surgit de partout. Jacques Lang, célèbre ministre français de la culture, a inventé cette fête dans les années 80. Alors quel est le lien avec notre émission Sans doute l'idée originale diffusée lors du lancement de cet événement dans les années 80, qui appelait les gens à descendre dans la rue avec leur casserole et à taper dessus. Alors... Drôle d'idée pour une fête de la musique. En tout cas, chers amis turcs, chers amis auditeurs, si vous rentrez en France ou si vous voyagez en France au mois de juin, choisissez cette date, le 21 juin, car la France est alors en fête pour une soirée. C'est rare et c'est beau. Alors, pour cette émission, euh, et pour faire suite à cette entrée, je vais vous faire découvrir une chanson qui est Niaise à souhait. La version française s'appelle « Les petits pains au chocolat ». Cette version euh, originale a été écrite par un chanteur italien qui finalement a un nom qui colle bien à notre émission, il s'appelle Riccardo del Turco, c'est une chanson de 1968 qui s'appelait Giulio qui a fait un grand succès et elle est interprétée par Joe Dassin, alors euh, ce soir je vous laisse avec les petits pains au chocolat de Joe Dassin. Evet, e, Stefan Andres'in de bizi bu hafta müzik mutfağına doğru götürdü. 21 Haziran, bilmiyorum Fransa'ya daha önce giden yerden geldim ama... ...21 Haziran Fransa'da müzik günü olarak kutlanıyor. Meydanlarda, sokaklarda, evlerde o gün her yerde müzik yapılıyor. E bunun biraz geçmişine gidince aslında mutfakla müziğin birleştiği bir noktaya denk geliyoruz. Ki bu Türkiye'de çok tepki çeken bir noktaydı. Eski Fransa Kültür Bakanı Jacques Lang... Ee, müziğin kutlanması için insanları sokaklarda inip tencerelerle da, e, kaşıklarla beraber gerekiyorsa onları çalıp müzik yapmaya davet etmişti. Dolayısıyla ilk defa insanlar 21 Haziran gününde sokaklara inip tencere tavayla müzik yapmışlardı. Bu da çok e, eskiden beri. ...müzik festivali olarak Fransa'da kutlanıyor. Dolayısıyla e, Türkiye'de tencere tava ile müzik yapamayanlar... ...belki Fransa'ya bu tarihlerde gittiklerinde... E, ...müzik festivalinin kutlama fırsatı bulabilirler. Dolayısıyla müzik ve yemeğin ilk buluşmasını e, kutlamak için... ...Jodessa'nın bir şarkısıyla başlıyoruz bu hafta programı. Türkçe tercümesi küçük çikolatalı ekmekler... ...le petit pain au chocolat. chocolat aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Et pourtant, elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante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 des lunettes à l'élu de son coeur Dans l'eau des chauds Des galettes Des baguettes Et des babas Dans la boulangerie En fête Un soir on est marié Aïe, aïe, aïe. Papa Gon dans parmi les brioches se remplissant les poches de petits pains au chocolat Aïe aïe aïe aïe Aïe Aïe aïe aïe Et pourtant. Il suffit de si peu D'une simple paire de lunettes Pour rapprocher deux êtres Et pour qu'ils soient heureux Jeodesen ile başladık bu haftaki müziğin mutfağı sohbetimize. Şimdi Türkiye'den bir başka şarkıyla, müzikle mutfağı buluşturan bir başka şarkıyla devam edelim. Bu herhalde Türkiye'de yiyecek ve müzik deyince herkesin aklına ilk gelen şarkılardan bir tanesidir. Barış Manço'dan Domates Biber Patlıcan'ı dinleyeceğiz. Ama onun öncesinde biraz hikayesini anlatmak gerekir herhalde. Türkçe bilenler biliyor olsa da Fransızcası... Aslında, domates, biber, başlayıp, acı, dolu bir aşk déjà le on, on a écouté le, la chanson de jeu de maintenant on va écouter une chanson turque domates biber Patlıcan. déjà le nom nous explique le contenu de la chanson oui dans cette chanson on parle bien de tomates poivrons et overgine Mais ça n'empêche pas que cette chanson reste une chanson d'amour. Les istambriotes savaient bien qu'à une époque, on vendait des légumes dans les rues et les vendeurs criaient le nom des légumes dans les rues et on sortait au balcon et on leur disait de nous préparer quelques kilos de tomates ou aubergines pendant que l'enfant de la maison descendait à la rue pour récupérer les légumes. Donc cette chanson est bien une histoire d'un monsieur qui est platoniquement amoureux d'une fille. Finalement, il retrouve... Le courage, il va chez elle pour lui déclarer son amour. Dès qu'il commence à parler, le, le vendeur des légumes crie et la fille commence à rire. Et malheureusement, cette histoire finit un peu triste. Donc le monsieur ne peut pas déclarer son amour et perd sa motivation. Donc on écoute Tomates Biber Pratidjan de Barish Manço. Tüm cesaretimi toplayıp sana gelmiştim. Senin için çarpan şu kalbi gör istemiştim. Tam elini tutmak üzereyken, aşkımı itiraf edecekken, sokaktan gelen o sesle yıkıldı dünya. Bekliyorum, her şey boş geliyor bana. Sarılacağım ısın sıkı sana. Yeter ki yıkılmasın bir daha. Dün. Alors merci beaucoup Gökşen de nous avoir fait découvrir cette chanson, cette chanson de Barış Manço Et j'aimerais pour les auditeurs français euh, qui sont ici à Istanbul ou ailleurs dans le monde, que tu nous racontes un peu qui est Barış Manço parce que je crois que c'est une, une véritable star. Il y a des bateaux à son nom, et des arrêts de bus à son nom. Euh, voilà, raconte-nous quel est ce, ce chanteur pop Est-ce que c'est un peu une sorte de Johnny Hallyday turc Oui, ses... j'ai l'impression <rire> un peu plus... Oh, je ne sais pas si on peut dire, mais vraiment, en fait, il était différent que les autres gens. Il est vraiment le culte de nos enfances et de, même de plusieurs générations. Et il avait des cheveux longs avec une moustache très charismatique et qu'on adorait chanter ses chansons parce que toujours, ses chansons touchaient vraiment une anecdote anecdote de nos vies. Par exemple, il a une autre chanson, ça s'appelle... Euh Euh, menthe et écorcé de citron, par exemple, c'est vraiment nos grands-mères nous faisaient, à, nous obligeaient à boire le, le thé de menthe et écorcé de citron quand on était malade. Donc, il avait des chansons pour toutes les situations. Euh, des, voilà des gens qui vivent en Turquie. Donc, il racontait l'histoire de toutes les familles turques euh, à travers ses ouais. chansons. Bon, il racontait plutôt notre histoire. D'accord. Mmh. Alors Marie, maintenant, refais-nous passer dans un registre français. Quelle est ta chanson Quel est son auteur Quel est son interprète Donc ce soir pour le dessert, je vous propose de déguster une salade de fruits qui sera servie par un des chanteurs et acteurs français les plus populaires, les plus connus. Euh, C'est Bourville. Et cette salade de fruits, bien que préparée en 1959, a gardé toute sa fraîcheur et nous présente une jolie histoire d'amour entre le chanteur et sa bien-aimée. Evet şimdi tatlıya doğru geçiyoruz. Arkasından da az önce Fransızca konuşurken Barış Manço'nun kim olduğunu Fransız dinleyicilere anlatırken bir de Barış Manço'nun ünlü şarkısı Nane Limon Kabuğu'ndan söz etmiştik. Onu da herhalde tatlıdan sonra artık bir gece çayı olarak ikram ederiz sizlere. Ama önce tatlıya geçtik. Tatlıda da Mari bize bir meyve salatası. 1959 yılında Burville tarafından söylenmiş meyve salatasına uygun gördü Şimdi onu dinliyoruz Sal de fruits. Ah oh, quel joli nom au nom de tes ancêtres avayens il faut reconnaître que tu le portes bien salade de fruits jolie jolie jolie tu plais à mon père tu plais à ma mère salade de fruits jolie jolie jolie un jour ou l'autre il faudra bien qu'on nous marie dans ma paitte au bord de l'eau il y a des ananas il a des noix de coco j'en ai déjà goûté je n'en veux plus le fruit de ta bouche serait le bienvenu Salade de fruits joli joli joli Tu plais à mon père tu plais à ma mère salade de fruits joli jolis jolis Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie Je plongerai tout nu dans l'océan Pour te ramener des poissons d'argent Avec des coquillages lumineux Oui, mais en échange, tu sais ce que je veux Salade de fruits, joli, joli, joli Tu plaises à mon père, tu plaises à ma mère Salade de fruits, joli, joli, joli Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie On a donné chacun de tout son cœur Ce qu'il y avait en nous de meilleurs Au fond de ma paillote Au bord de l'eau Ce panier qui bouge C'est un petit berceau Salade de fruits Joli, joli, joli Tu plais à ton père Tu plais à ta mère Salade de fruits Joli, joli, joli C'est toi le fruit De nos amours Bonjour Alors après ce doux moment exotique <gülüyor> à Gukchen euh de clore cette émission avec euh, cette fois-ci pas une addition mais sans doute une tisane avant la nuit avec cette chanson de Barry Mancho à nouveau raconte-nous-en un peu plus voilà, dans cette chanson on va écouter la fameuse recette de de notre thé menthe et écorce éco éco éco de citron de par Barry Mancho comment com il faut le préparer quand on est malade et pour le boire euh, pour guérir euh, plus vite que possible Şimdi kapatırken artık son çayımızı da Barış Manço'nun nane limon kabuğu tarifiyle veriyoruz. C'est la recette de toutes les Grands turques. Vay. Eski adamlar... Kendini bilip sağ sola Sormalı can pazarı Bu oyun olmaz Sürefanın düşkünü Beyaz Giyer kış günü Sonunda şifayı Kapıp da şaşırınca Bana gel beni dinle İyiyaz Defteri kalemi al İyiyaz Nane Limon kabuğu Bir güzel kaynasın aman Hazmi çiçeği biraz çöre otu katasına manha ha ha ha ha ha ha da bir tutam zencefil ama ha. Çarşıya uymaz, sonra izini de versin. Zürafanın düş günü, beyaz giyer kış günü. Sonunda şifayı kapıda şaşırınca bana gel, beni dinle bir yaz. Defteri kalemi hal bir yaz. Nane, limon kabuğu, bir güzel kaynasın hava, ha ha ha ha içine. Hacmi çiçeği biraz çöre otu katasın aman Ha ha ha ha ha ha ha Biraz tarçın bir tutam zencefil aman Ha ha ha ha, ha. binler derde deva geliyor Biraz daha sabret güzelim ha ha Kendine batırır, çubalcığı başkasına bol keseden aklı ona burada dağıtır. Dansın kendi başını. Zürafanın düş günü, beyaz giyer kış günü. Sanında şikayiyi kapıkta şaşırınca bana gel beni dinleyin. Defteri kalemi al iyi yaz. Nane. Limon kabuğu bir güzel kaynasın aman ha ha ha ha ha içine Fatmi çiçeği biraz köre otu katasın aman ha ha On bir güzel kaynaşınaman aman ha ha ha ha içine hatmi çiçeği biraz cere otu katasınınaman ha ha ha ha ha biraz tarçın bir tutam zencefil aman ha ha ha ha ha bin derde deva geliyor biraz daha sarı güzelim ha ha ha ha ha show kop Dane limon kabuğu bir güzel kaynasın aman ha ha ha ha ha. İçine mi çiçeği biraz çöre otu katasın ama ha ha ha. Alors pour clore cette émission qui était très différente mais avec cet accompagnement musical culinaire où nous avons découvert le répertoire turc et les turcs ont, ont découvert quelques chansons françaises. Nous vous souhaitons à très vite dans deux semaines sur Hachik Radio et merci beaucoup de nous avoir encore suivi cette semaine. Evet, bu Fransız lokantası. Le Biscof Fransız. <gülüyor> <gülüyor> Fransızca Türkçe Kültür Mutfağı'ndan Sohbetler. hazırlayıp sunanlar Mari Munhoven, Steven Riff, Adrian Lişa ve Gökşen Şahin Lişa.